À toi, à la façon que tu as d'être belle A la façon que tu as d'être à moi à tes mots tendres un peu artificiels Quelquefois, à toi A la petite fille que tu étais à celle que tu es encore souvent à ton passé, à tes secrets à tes anciens princes charmants À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours À l'éternel retour de la chance À l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera Qui sera à la fois toi et moi À moi, à la folie dont tu es la raison À mes colères sans savoir pourquoi À mes silences et à mes trahisons quelquefois un mois autant que j'ai passé à te chercher aux qualités dont tu te moques bien aux défauts que je t'ai cachés à mes idées de baladin à la vie à l'amour à l'ennui à nos jours à l'éternel retour de la chance à l'enfant qui viendra qui nous ressemblera qui sera À la fois toi et moi à nous aux souvenirs que nous allons nous faire à l'avenir et au présent surtout à la santé de cette vieille terre qui s'en fout à nous à nos espoirs et à nos illusions à notre prochain premier rendez-vous a la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous, à toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu étais.